Ceci, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Ici, à réanimation, il faut légèrement modifier et adapter ce dicton, compte tenu que les autres de réanimation ne sont pas réellement ce qu'on pourrait qualifier de gens équilibrés et sains d'esprit. Il faudrait, faudrait plutôt dire ceci, rien ne sert de courir, il faut fuir en hurlant à temps. <rire> Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. qui s'est fait l'ablation de la partie gentille du cerveau et de son assistant complètement défoncé à la bêtise, surtout lorsque vous sentirez la sereine pénétrer votre bras et que ce ne sera certainement pas un produit sain et inoffensif. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. We call that death metal. Go! Sur les ondes de C'est Fou 89.1. Une émission dédiée au rap et au hip-hop avec Xavier et Vincent à chaque mercredi soir de 9h à 11h. Tu es dynamique, passionné et tu adores relever des défis. Alors, tu as tout ce qu'il faut pour devenir entrepreneur. Viens découvrir le monde des affaires lors du 7e Happening Entrepreneurial. Au menu, témoignages d'entrepreneurs, ateliers interactifs et conférences du réputé Luc Dupont. Comment se mettre en marché soi-même? Réserve vite ta place en t'inscrivant à la Société de développement économique de Trois-Rivières ou au Carrefour Jeunesse Emploi Trois-Rivières et MRC e i des Chenaux. Le Happening entrepreneurial, samedi 3 octobre, à l'hôtel gouverneur de Trois-Rivières. Une présentation de Desjardins. a h études, études, études. Job, job, job. Il me semble que je suis dû pour me changer les idées. w h Amène ta gang, amène tes amis et viens vivre l'excellence. Viens vivre l'expérience patriote. Cette semaine, vendredi 25 septembre, les patriotes soccer affrontent Concordia au caps de l'UQTR. Féminin, 18h30, masculin, 20h30. De plus, il n'y a rien à payer. L'admission est gratuite au x Parti s des patriotes pour les étudiants de l'UQTR. UQTR.ca patriote. q u é b e c p u n x i n g n e t Le site d'actualité punk, ska, hardcore et Imo du Québec. Liste de concerts mis à jour quotidiennement. Fiches détaillées de plus de 500 groupes québécois. q u é b e c p o n s c e n e n e t c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur q u é b e c p o n s c e n e n e t c e s 6 août. c e 17 a o u t 89. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 22 septembre de l'ordre de disgrâce 2009 à Arm d o c r Paint Pandragon.、Euh, et le pantin diabolique qui, qui se trouve à être à ma gauche, puisque à ma droite, ceci, cela signifierait je serais Dieu, ce qui n'est pas le cas, c'est Sinistros. e Bonsoir.、Oh, il est tout pimpant de bonne humeur, ce cher Sinistros. e n a c e <rire> p Mais... a Oui. Comment vas-tu?、Oh, pas pire. Ouais. Pas pire, ça vaut pas de la m a r d e C'est ce que je disais aussi. b、bon, o n t'as raison d'être un peu plus en centré après avoir、euh, fait l'école b u s s o n n i è r e la semaine dernière.、Mm -hmm. tu penses ça, toi? Ben, j'ose espérer, mais ça ne sera pas le cas. Ok, d'abord. Ok, fait que garde, tu peux disposer. d i s p o s e <rire> d i s p o s Dispose, dis Dispose disposé. Gontran. Disposé, b l e、euh... z e r o、oh, Attends, zéro. Disposé, b l e z e r o c'est ça. <rire> Et d'ailleurs, nos chers amis de Metallica sont venus faire l a p p u i e r le beau temps à Montréal. Moi, ça a l'air que c est, c est, c est, ça, a été, ça a été très bien. Ça a l'air que c'était très bien, effectivement.、Mm. Mais regarde, c'est Metallica. Puis moi, bonsoir.、Oh, On s'en kiss. On vient d'entendre dans ce début de spécial death metal, la, ben, en fait, dans c e fin de premier bloc qui se voulait l'insertion à ce spécial death metal, formation suffocation. Suffocation est la pièce t h e Smile Dream qui est tirée du dernier album Blood Health, qui est paru il y a quelques mois à peine sur、euh, l'étiquette Nuclear Blast. Et d'ailleurs, chose intéressante. Ben oui. Suffocation sera le groupe headliner du vendredi au Trois-Vières Metal Fest, édition n e u v i è m e édition 2009. Donc, e、euh, n faisons la nomenclature immédiatement, ce que、euh, les gens o n t le loisir de voir.、Euh, Il y en, y en a une un d a u t r e qui est confirmé, mais on n'a pas le droit de le dire encore. Voilà. C'est en plein ça. Donc,、euh, ce qui est confirmé maintenant, est, on parle de s l o w e Veen, de Cryptic Halling, de Vatican, de a e t e r n a m Necronomicon, A Perfect Murder, Fuck the Facts, Blinded by Fate, Belief the Massacre, Unexpect, Crovatus et Suffocation. Le tout se commettra les 13 et 14 novembre prochains. C'est à la bâtisse industrielle. Et le reste des détails est à venir. Donc. T'avenir, oui. T'avenir. T'avenir. Nous continuerons avec cette plage. Spectacle tout à l'heure. <rire> le voile spectacle, une présentation de. De. Petite m è r e d ambulante. <rire> Ex-lax. Et personne ne m'a vu que j'étais pointé <rire> du doigt, évidemment. <rire> Donc, ceci étant dit,、euh, il est 21h34 Et,、euh, je me dois de vous rappeler quelque chose. C'est que, as la semaine fait dernière. La s e a i n e d n i r e a n e f e à a n d l a u Normand l a t o u non.、Euh, je voulais juste vous dire que la semaine dernière, vendredi, je suis allé voir、euh, mon c h e r confrère ici, Sinistros, évoluer avec sa formation Seven Demons u n l e a s h e ce qui est encore un excellent moment de, de, de musique et de, de, de, de e Monde. t de c l o n e r i e Et de, de, et de, et de <rire> c l o n e r i e c'était très bien. Et aussi, j'ai eu le plaisir de découvrir une formation dont Sinistros e nous présentera une partie de l'album ce soir, une formation qui porte le nom de Insurrection, u n e formation qui vient de g e t i n o et qui donne dans un death metal assez intéressant, je dois dire, pour ne pas dire très, très bon. Bon, c'est mon coup de cœur 2009, c'est vraiment, vraiment spécial, le, le, on dirait le, trip C'est, e t r a s h C'est... moi, j'ai été comme très,、euh, très impressionné de voir cette formation-là, spécialement, évidemment, le, le chanteur qui a, qui a une tronche très,、euh, très deaf, mettons.、Oh, c'est parce qu'il est roux, c'est pour ça.、Euh, oui, mais il <rire> a un look euh, très, euh, comme tu le disais lorsqu'on s'est,、euh, parlé, euh, je pense que c'est hier, un peu à la Wayne de. A t e r r i t o r e l i c effectivement. Et, Un mélange de mes h u g a r un mélange de plein de trucs、euh, vraiment très p u n c h é Puis je te laisse introduire la première pièce que tu as choisie. Ben, c'est sûr, c'est sûr que ça va être la première pièce de l'album. l album,、euh, album qui s'intitule Prologue. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont deux pièces en français sur、euh, l'album. Effectivement, la pièce d'ouverture d'ailleurs. Qui... Oui, c'est Festin d'entrailles. <rire> ça me semble un... être très bon. i、oui, e faut être excellent, ça, un bon petit festin d'entrailles. Alors,、euh, on va y aller avec les quatre premières pièces de l'album pour vous donner un avant-goût de ce qu'insurrection peut, peut être. Puis, je vais vous avouer, ben, franchement, que live, c'est encore plus coup de masse. Tout à fait. C'est vraiment impressionnant. Entièrement raison, c e Sinistro. C'est. Et... フ estin d'entrailles。<音楽> 13h Du lundi au jeudi à Sifu o 89h. Votre niveau d'encre est bas. Votre niveau d'encre est bas. Votre niveau d'encre bas. Quoi de plus plate que de manquer de jus quand i l f a u t imprimer? La recharge. 20 minutes et on repart la cartouche remplie. Écologique, économique, ne manquez plus d'encre avec la recharge. 1380 boulevard d e l é c o l e t près du Pacini. Entrer dans la spirale dès 18h sur CFU 89.1. T'aimes le p u n k t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly? Eh bien écoute s k et p o n k a tous les jeudis entre 21h et 23h sur les ondes de CFU, l e radio campus de Trois-Rivières. Maintenant, non, jusqu'à minuit! 21h56, et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation au CFOU891FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ah, ben, je pense que je ne me suis pas trompé pour une fois. Christy, t'es bon. T'es bon. <rire> Lâche pas la tête. <rire> I là, am là. the king. <rire> I am the king of fools. i n i s t r o s e Qu'est-ce que tu veux? Ben. Moi, je e veux rien, mais peut-être que les auditeurs voudraient savoir ce qu'ils viennent d'entendre. Ah, ils viennent d'entendre quelque chose de, de très, très, très bon. Hein, Absolument. b a n d émergente de, de Gatineau. Oui. b a n d qui va être à surveiller dans les prochains mois, d'après moi. Ah, probablement. Puis,、euh, b a n d que le monde promotionnel et promoteur et t o u t devrait peut-être. devrait s'attarder à écouter. Peut-être réfléchir un petit peu.、Euh, oui, absolument. Oui. C'est Insurrection. Excellent band avec、euh, une petite partie de l'album Prologue paru en 2009. On vient d'entendre Blacken e d Blackened Pages. Tout juste avant, c'était Four More Years. On a eu Entretien avec la bête. Et comme、euh, pièce de, de départ, on a eu Festin d'entrailles. Pratiquement les deux tiers, finalement, d a l b u m Bien, presque, presque. Mais、Très、ça, en、bon、spectacle, ça, ça nous a, a jetés à terre. Oui, absolument.、Euh, j'ai été agréablement surpris. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en 2009, je dire, dois j'ai découvert des choses. Très bonne au niveau du métal québécois. Oui, ça s'en vient très bien.、Là. Chose qu'il ne m'était pas arrivé depuis les dernières années,、euh, oui, il y a des choses qui sont intéressantes, mais pour dire que ça fait un hook, ça accroche. Oui, c'est ça. Ça fesse、euh, dans le mythe. Oui, j'en ai trois,、euh, quatre cette année là, qui ouais, vont faire、vrai? partie de la revue probablement、euh, ouais. à la fin de. Ben, début 2010 ou fin 2009, c'est à voir selon les dates. là. Mais bon, bref,、euh, en parlant de date,、euh, vendredi le 2 octobre prochain, c'est h e a r t f i c t i o n qui fait le lancement de son nouvel album、euh, qui a pour titre juste un instant. C'est quel jour, t'as dit?、Euh, c'est vendredi le 2 octobre. J'ai l'information ici, s'il、euh, y a eu quelques patience, gentil Ida, mais gentil. Dans une certaine salle. Des、euh, uh, Hearts of,、euh, oui, euh, <rire> Heart of Agony est le titre du nouvel album d h e a r t f i c t i o n Il sera lancé le vendredi 2 octobre près, prochain de 19h. C'est pour tous. Il sera en compagnie de Reanimator. Genocide et Outlying. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le ministère de la Faune à Ottawa. Ministère de la Faune. Non, www.tourviametal.com.、Euh, vous pouvez aussi aller vous rendre sur le MySpace d'Orfiction, qui est le MySpace.com slash OrfictionMetal ou le www.Orfiction.com. Ceci étant dit, o u s allons aussi aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur de la ville immédiate. Ah, pas de cheese drune. Eh oui, Children of Bonhomme. Qu'ils seront le. b En en fait, ce soir, c'est ce soir. p a s vrai? Oui, ce soir, c'est Children of Bottom. C'est demain qu'on va savoir si le monde est allé voir Children of Bottom où ils étaient tous stickés sur réanimation. Oui, je ne voudrais pas être d é f a i t i s t e mais il y a des m a u s Pauvre Children de... of Bottom. Oui, c'est <rire> ça. <rire> Bien, ils auront essayé. h <rire> Essayez-vous i n e pas contre nous autres, vous n'êtes pas capables. Bien, non, ils n'arriveront même pas à la hauteur <rire> du. <rire> Du peut-être du commencement.、Ah. Chirol of Bottom ce soir sont en compagnie Black Dahlia Murder et t e Skeleton Witch. C'est au c a p i t a l e demain. Ils seront au Métropolis de Montréal. Donc... Sais-tu que moi, j'ai rien qui voit Skeleton Witch? Ça serait pas mal tout. <rire> Sincèrement, j'ai absolument rien contre Chirol of Bottom, mais je m'attends réellement vite d'écouter ça. Moi, j'aime pas ça partout. Par, par, moi, c'est le son, c'est le, leur son européen qui me. qui Me t a n n e n t rapidement,、mm -hmm. comme plusieurs formations d'Europe, mis à part quelques exceptions, évidemment. Mais c'est pas une mauvaise b a n n e là. On, moi, personnellement, j'ai entendu pas mal plus fatigant que ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature, semblait-il. C'est、si、seulement qu'il y a plusieurs personnes qui sont totalement dénaturées.、Voilà. Tous les goûts sont dans la nature, mais des fois, la nature au printemps a pu.、Euh, oui, aussi. <rire>、euh, OK. C'est une façon moi, de voir les choses moi, que je devais reconsidérer. Je ne c o s a i s pas. Demain, Children of Bottom, The Black d a h l i Amurder et Skelton Witch seront m é t r o p o l i s à 20h. Il en, c'est pour tous. Il en coûtera 35 et 43 et 40 74 plus taxes pour y accéder via Ticket Pro. Peut-être rester-tu des billets, sait-on jamais. Et,、euh, samedi le 26 septembre, à l i m p é r i a l Hobbitrary, en compagnie de Gold Horror, c r y z i a n The Berserker et Warbringer.、Bon. Tout de suite en partant. On peut s'attendre qu'avec、euh, Warbringer et Christian, ce soit un excellent spectacle. Ben, Berserker aussi. Oui, c'est assez particulier,、ouais. Berserker.、Mm -hmm. Puis Obituary, c'est certain que c é t t une bonne formation pour moi, là, le dernier album. est défenseur Ils vont sûrement en faire un paquet de vieilles tours. n e C'est sûr, c'est certain. En f a t le Gold o r aussi, ça aurait. De... Moi, moi j'ai un vieil album de Gold o r puis Ça a dû vraiment changer depuis le temps. Euh, donc,、euh, c'est 25 et 30 plus taxes, c'est via Billettech,、euh, et ils seront le lendemain, soit le 27 septembre, aux Fofones é l e、euh, c t r i q u e Il en coûtera 20 et 25 taxes incluses cette fois-ci. Cette fois-ci. Cette, cette fois-ci <rire> fois via admission.、Bon. <rire> Dragon Force. Dragon Force. Avec s o n a t e u r Ticker <rire> et Taking Down. Ah, ça, je ne sais pas c'est quoi. Je ne vais pas le savoir. Ça, pas d'idée préconçue, pas en tout sinistre. Pas en t o u non, non. Non, non c'est ce qu'il faut comprendre, il faut que les auditeurs comprennent, sinistre, que toi et moi, on a un fort penchant acharné envers le power metal. Oui, c'est parce、ah. qu'on n'aime pas essayer, man, le gosse s'enfreint. Non, on a un penchant acharné pour éliminer ce style de musique. Star、visage. Place. Donc,、euh, Dragon, dra, je v i s d r a g o n Ball, là, mais bon. <rire> non, c'est parce que le, ça, le logo me rappelle、ça、un peu à ça. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Dragon Force seront, euh, au Medley le samedi 3 octobre de 20h, 35,43 et 40,74 plus taxes pour y accéder. C'est via Ticket Pro. Et le dimanche 4 octobre, ils seront à l i m p é r i a l Il y a Macabre qui s'en vient, c'est cool.、Ah. Ouais, ouais, mais Macabre en compagnie de r a n i Mator, Ends of Death. Le 1 5 octobre prochain de 20h、euh, aux Foufounes é l e c t r i q u e s il en coûte 17,50$ et 22,50$. ç、ouais, a r e s incluse. Oui, via admission. God the Throne. Si vous aimez le, le, le, le, le mélange qui est très bien dosé entre le trash et la dette extrême, God the Throne, en compagnie d'Abigail Williams, d e Huggery et Under the Grave, c'est le mercredi 14 octobre. Octobre. Bon, C'est un autre mois, ça. Un autre mois. C'est octobre, octobre. Je voudrais, e v o u r a i s vous dire que le 4 novembre, l'autre part. Je te trouve complètement stupide, toi. Je ne sais pas pourquoi Pourquoi tu trouves la trappe, toi? Parce que ça me tend.、Ouais. Bien que t C'est b i e n a m e qui te fait chier. C est, c est, ça marche en maudit. <rire> je <peux dire> ça. <rire> Donc, 14 octobre à 20h, aux Faux-Funs électriques, 20 et 25 Taxe s inclus e s i a admission pour Garde et h r o n e Saturicon. 27 octobre, Guar, 1er novembre, Vader, dont le, premier, le prochain album sort, je crois que c'était peut-être même aujourd'hui qu'il sortait. Sacré cornichon.、Oh, moi, j'adore cette formation-là. Donc,、euh, le nouveau Vader devrait sortir、euh, aujourd'hui. Si vous voulez en être certain, allez sur réanimationad.com dans la section musique vous allez avoir la date exacte de sortie. Il s s e r t en compagnie de Decrepit Birth Warbringer, qui sont populaires. Des gens qui se ployent partout. C est, c est ouais, ben, parce que je me dis, quand jouer jouer oui, à tu vis la Californie, tu ne fais pas un aller-retour avant de se p a e Nous a u r on va faire le Canada 3-4 fois, on va s'écœurer bien réel, puis après ça, on va retourner chez nous, on va faire un autre album. On va recommencer、ça. après. Donc,、euh, d i c k r i p i t Birth, Warbringer, Diamanta, Hungry、euh, et Swashbuckle, c'est dimanche le 8 novembre. Hein, Swashbuckle? p a s vrai? Oui, je te jure. Avec oh. Vader. Ah,、oh, ben, tabar suite. C'est un dimanche. Pff, ils font-tu chier s tu vis? Eh oui! Mais qu'est-ce que tu veux? Hey, on ne faut pas tout être père de famille, là, pis avoir des obligations, là. Ben oui, mais c'est pas grave, là, e s dimanches. On travaille, nous autres, le lendemain, u n a t a i l l e Eh oui, c'est ça. Et le lendemain, ils seront le 9 novembre à l i m p é r i a l Bon, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Si ça vous,、si、vous intéresse d'aller voir Jenny Torture, je ne sais pas si、euh, David Vincent joue encore avec eux, mais bon. Un groupe de bizarres fuckés, Ben, je s a i s que la chanteuse, e s t folle en crime,、là. Ben, c'est sa blonde, h e h ben, elle est folle en crime. Pis pour être avec David Vincent, il faut、on、avoir faut un, un, un léger côté fou, un peu. Euh, bon, ça, c'est rendu au 11 novembre. Moi, le temps de s'en parler, là. Hey,、euh, tout ça pour dire qu'il est 22h05 et on va continuer ce spécial.、Euh, VET. e VET e métal. VET. e VET. VET. VET. VET. VET. n VET. VET. VET. VET. l e s VET. v e n n e n t d e t VET. VET. VET. VET. VET. VET. VET. h e t h VET. VET. VET. VET. VET. VET. v e dans c e bloc qui s e n VET. i n d e s i n i s t e r Pas par s i n i s t r V. V. V. mais bien...、Non. par John Supper. On va entendre, euh, p du Hate t e r n a l de mes formations de fétiche, s devrais-je dire. Mais on débute tout de suite avec Cannibal Corpse et la pièce To Decompose. Oh. C'est, bien. v i e n t'en dans le cimetière, ma chanceuse. Oui. <rire> Allons décomposer ensemble. C'est parti. Go. Man, the thought of re-empting the m o o d o r mod, left t o b e g one with the dirt again. To decompose, i t all will end in the dirt again. He starts at the train again, but the best, it's getting the play almost in one away. t a u r e s h is the so much s t r s n g e r to form. To decompose, I'm the going the the、no、the the then o a step i the o play i d e Seven, e almost r five, will Taking step own armors, in a the sun, way. They I'm p t the not f life o a big one with a dirt again. t o d e come on. No, it's a dirt again. But what e rest are removed from the skin. c o l l e c t i n o the fingers、so、into a p a l e Scatters go for two d i f f e e n t parts of the p a o l e t o d e c o m p on. When the plastic s is n o e a big bar. Sugar was a board of beasts, seven to the sun. Seven to eight four hours in the world of cars. t a k i n、no、g on the inner side of every single car. Take it with the sun on the subar. t h fascination with the dead, but not brutally d i s s o l v e d c o n s t a n t f i g h t of killing all he sees, revenge always gives him form. Morbid inclination marks his mind, terror saturates his eyes. Our s t e decimates it f e e d s his mind Starting for the next t o t e a r c o n c e The t e r o r of the conquered a n blood of the land The b l o d i c a l l y empty and b o o d of the blood You have to p a o r e w i t the dirt again To o take all of us, it all will end in a d i r t a gun a Left the big one with the d i r t a g a i n It all will end in the d i r t a gun a Left the big one compass, it with the dirty gun To take all of o n us, it all will end in g、no、on a t dirty gun Minister et la pièce、uh, Republic of the Grave, tirée de l'album de Silent h a l l i n g Pas reposant, ça Non. C'est pas le but non plus. <rire> si on voulait avoir une mission reposante, probablement qu'on aurait choisi un autre style que le métal. On aurait mis du power. <rire> non, ça c'est pas reposant non plus, mais pas pour <rire> les mêmes raisons.、Euh, c e s t une demande spéciale pour j o h、uh, n s s p p e r Juste auparavant, nous avions Hate Eternal et la pièce Two Demons. Qui est paru sur l'album i Monarch, qui est paru en 2005 sur l'étiquette E-Rake. En fait, Sinister, c'est bien parce que c'est paru sur l'étiquette Massacre Record. Massacre, massacre. Massacre. Juste avant 8 Eternal, nous avions Decide et la pièce Worthless Misery, une pièce qui est tirée du dernier album Till Death Do Us Part, qui est paru en 2008 sur E-Rake. Très bon album, je dois le dire. Très bonne pièce aussi. Et Decide, je ne s a i s p a s e de le dire. Ils sont devenus tellement cent fois meilleurs depuis que Jack Owen est revenu, que espérons qu'il ne quittera plus le ban. e、euh, nous avions ouvert ce bloc avec Cannibal Corpse et la pièce To Decompose, qui est tirée du dernier album Evisceration Plague, qui est paru il y a quelques mois, je、euh, pourrais dire peut-être deux ou trois, trois mois peut-être,、euh, sur l'étiquette Metal Blade. Je vous rappelle que le troisième Metal Fest, neuvième édition, tiendra Tiendra quoi? Tiendra l'affiche. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Merci beaucoup. c e s t une fiche, là, que tu ployes dans le mur. C'est ça. Il, tient, il le tiendra l'affiche. Il la tiendra pendant deux jours, c'est-à-dire le、ça. 13 et le 14. Voir <rire> une gang d'illuminés. <rire> 13 et 14 novembre prochain à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Vous pourrez y voir Slowed Veen, Cryptic h a u l i n g Vatican, Aiternum, Necronomicon, A Perfect Murder, f u c k the Facts, Blinded by Faith, Beneath the Massacre, Unexpected, Pour Vélis. Eh, nous avons entendu tout à l'heure, Suffocation. o t h Tous les détails sont à venir. Il, re, il reste encore, euh, des, euh, des, groupes à être confirmés. Et,、euh, le prix n'est pas encore、euh, confirmé. Donc,、euh, nous nous ferons plaisir de vous tenir au courant. 25 cents, 50 cents à la porte. <rire> ouais, ça pourrait peut-être être ça, mais ça m'étonnerait beaucoup. En s e que oui. Mais,、euh, quoi qu'il en soit, si vous voulez aller faire un tour sur le 3vmetal.com, vous avez sûrement les informations requises. Et Orfiction, vendredi, le 2 octobre, lancera son nouvel album qui s'appelle The, The Heart of Agony. Amenez ça, vos casques de hockey parce que s'il en l a n c e plusieurs, ça f i s s e Oui, surtout sans la pochette, C'est ça. Donc, il sera en compagnie de Ranimator Genocide, Genocide et Outlying C'est à 19h et la Côte s e d o r c'est pour tous. Et tous les, tous les détails sont sur 3 d m e t a l c o m Ceci étant dit, il est 22h27. Nous allons,、euh, b e n je dis clair, non, ce qui reste quand même une d e m i h e u r e il faut le dire. On peut vous proposer une pause? Vous proposez? Oui, nous allons vous proposer une pause publicitaire, mais juste avant,、euh, Sinistros, nous revenons avec、euh, ses choix musicaux qui sont toujours aussi étranges d'une salle、ah ouais, à la roses. Mais... Une petite d e t e Je mets du dette, pis c'est encore étrange. Je sais pas ce qu'il veut, Simone. Et voilà, ça fait partie de mon charme. Et là, là. Donc, nous allons en pause publicitaire et nous revenons tout de suite après cette petite intervention. Votre niveau donc très bas. Votre niveau donc très bas. Votre niveau donc très bas. Donc très bas. Quoi de plus plate que de manquer de jus quand il faut imprimer?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 Une programmation d'un mois vous permettra de découvrir des approches actuelles en a r t audio sous forme de récitals intimes, concerts live ou spectacles multidisciplinaires. Prochains événements. Vendredi 2 octobre 20h, m u l t i p i s e Cap, en pesant le poétique. Poésie, or audio et vidéo, en parallèle avec le Festival International de Poésie de Trois-Rivières, à l'atelier Presse-Papier. Samedi 3 octobre 20h, FIMU 13, Taime-toi toi-même, avec Les Patates, avec Jean de Rome, Pierre Tanguet, Franck Martel et Urbain Desbois, Pop Sacavi e avec André Marceau et musicien, Hélène Prévost et plusieurs autres à l'atelier Silex. Une initiative du HIC en partenariat avec C'est f o u 89.、Ans.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 89. Le méchant, le vigile de la COP, le vigile de la COP est méchant. l e f The m e s t is a d night, a b u t t e r o n e becoming the dust of time. Cope is missing, the shadows, they s t a r h in the daylight. The r a s t is at night, a b u t t e r o n e becoming the dust of time. 51 minutes, l'émission tire à sa fin et Sinistro, a a dû nous, nous quitter un peu plus tôt pour des raisons d'ordre mental. Donc, je vais faire la nomenclature de ses derniers choix musicaux. À l'instant, vient d'entendre Necrophagia et la pièce h o n d h e r t très, bon, très bonne pièce tirée de l'album Harvest Ritual Volume 1 qui est parue en 2005. Nous avions la formation Death Metal Origin. Et la pièce Wrath of Vishnu, c'est, selon moi, une des meilleures pièces de l'album Antithesis qui est parue en 2008. Très brutale, Origin, et euh, très,、euh, très éclatée comme death metal. Nous avions obtenu Briss juste auparavant et la pièce Dust of Time, qui est la pièce éponyme du même album, qui p o r t a i t effectivement le même nom, qui est parue、euh, incessamment en 2009. Et nous avons ouvert avec, est, avec la formation Est pardon, et Escaping From. Qui est tiré de l'album Deep Within the Core, qui p a r a î t en 2009. Une autre des formations qu'on aura découvert,、euh, Sinistros et moi,、euh, ben Sinistros en j o i n t avec eux et moi allant les voir jouer,、et、il y a de cela quelques mois à peine. Ceci étant dit,、euh, je vous rappelle, effectivement, Core Fiction lancera son nouvel album The Art of a g o n y Ce vendredi 2 octobre, en compagnie de r a n i m a t e r Genocide t Outlying, c'est à 19h la Côte d i s d o l l a r s C'est pour tous. t r o i s v i è u en métal présente sa n e u v i è m e édition ce 13 et 14 novembre prochain. C'est pour tous. C'est à la bâtisse industrielle. Les détails complémentaires sont à venir, c'est-à-dire que. Le prix des billets n'est pas encore dévoilé, ainsi que les dernières formations qui se joindront à ces deux soirées métalliques, e n le vante, voilà. Donc, Slowdvine, Cryptic Halling, Vatican, Hatternum, Necronomicon, A Perfect Murder, Fuck the Facts, Binded by Faith, Beneath the Massacre, Unexpected, Corvadus et Suffocation. e t ben, pour ceux d'entre vous qui auraient préféré écouter Réanimation s ce soir plutôt que d'aller voir Children of Bottom, Eh bien, Children of Bottom joueront demain à Montréal, au m é t r o p o l i s en compagnie de Black d o l i a r Murder et de Skeleton Witch. Witch, pardon, c'est à 20 heures. Il en coûtera 35,43 et 40,74 plus taxes pour y assister. e、eh、s billets sont disponibles via Ticket Pro. Bref. Nous allons nous quitter sur une dernière pièce. Je voulais simplement vous dire, avant de vous quitter, que la semaine prochaine,、euh, nous ferons une incursion. J'aurais bien voulu le faire ce soir, mais étant donné que nous avions déjà préparé un spécial un peu plus death metal, j'ai reporté la semaine prochaine cette incursion que nous ferons au cœur du nouvel album de Megadeth, c'est-à-dire Endgame, qui, selon moi, et je dis bien selon moi, encore ici c'est subjectif, mais je crois que certains,、euh, certains avis se joignent à mon opinion, qui est un bon album,、euh, qui ont rattrapé énormément de, je dirais pas de temps perdu, mais disons, rattrapé énormément de qualité métallique dans ce qu'ils ont fait, en fait, d e ce que Dave m a s t a i n a fait, parce qu'on sait que Dave m a s t a i n e s t plutôt Megadeth, plutôt que Megadeth est un ban, donc. Euh, bref, nous allons faire une petite incursion la semaine prochaine dans le nouvel album Hand Game de Megadeth. Mais,、euh, jusque là, je vous laisse sur une dernière pièce qui est de la formation Divine h e r e s y tirée du nouvel album Bringer of Glade. La pièce étant The Battle of G.K.C. Sur y s ce, on se retrouve la semaine prochaine. Et, e、euh, n attendant, ben, évidemment, vous, vous attendez tous à la même chose. Et, pour c e r t e s je ne vous décevrai pas. Uh, g ー